Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon coeur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'a triste Laisse-moi partir loin d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma live Je me tire Demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit si, C'est triste à dire mais plus rien ma'- m'attriste Laisse-moi partir d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai dit qu'on n'est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 Un endroit où tout le monde s'en tape de ma live me tire Demande pas pourquoi je j'suis pati sans motif Parfois je sens mon coeur qui s'endurcit si, C'est triste à dire mais plus rien d'ma triste Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me disais c'est qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut qu'la vie d'artiste Je sais que ça fait piche et dire J'ai plus de guistauf, ne réfléchis plus vasé, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir sans, ne réfléchis plus guistauf, ne réfléchis plus vasé. Je me tire, je pourquoi je suis pas sans motif, pourquoi je suis Ka